Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau, je vais gagner votre animateur et cette semaine j'ai le bonheur, la joie, euh, je suis heureux de le retrouver parce que ça n'a pas été facile dans les dernières semaines et on salue le courage de lui et toute sa petite famille, salut Luc. Salut Jean-Benoît et salut Daniel. Hello. Hello. Daniel Carissera qui est aussi avec nous. Bonjour Dan. Ouais, moi je suis redondant. Ouais, tu es toujours là puis euh, tu as pas de fibrillation parce que c'est pas une épreuve pour toi euh, la vie. Euh <rire> ben euh, euh faut dire une affaire là pour les auditeurs, on aurait juste plus tôt là, fait oui, juste une épreuve pour moi. <rire> <rire> en ce moment, oui écoute, euh, euh, cette semaine à l'émission euh, trois sujets dont une critique commune pour le jeu Quentin Break wow. euh, aussi un film platant CR ajouter les lettres que vous voulez <rire> et euh, Star Fox une nouveauté de Nintendo qu'on attendait énormément et on verra bien si c'est pour être bon avec Daniel ça ferait ouais, du bien un bon jeu de Nintendo Enfin, ouais, c'est ça. Vous attendrez. <rire> Suspense. Ben, un bon jeu de Nintendo, ça arrive. C'est juste ouais. pas assez souvent. Tu comprends? C'est juste le rythme. Donc, on va commencer avec ce qui est moins bon. Puis, à présent, on ira vers ce qu'on espère est bon. Fait que je avec la cinquième vague, Luc. Ouais. On commence Cinqui... avec ça. Mais, mais c'est beau, JB. Laisse faire ça sur quoi je voulais revenir. Hein? Non, non, mais je voulais le faire à la fin du show. De mais quoi? Okay, bon, vas-y, là. Bon. Daniel veut revenir sur son entrevue radio parce que me suis rendu une vedette. Il se fait interviewé okay. en tant que gars qui a des connaissances et finalement dans les entrevues, il dit pas tout à fait ce qu'il est censé dire parce euh... qu'il y pas encore assez d'expérience avec le micro. Ah ouais, vas-y, palzan. <rire> <rire> ah OK, mais je savais pas que tu fait le fasses avant. Tu as Non, parce que pour moi, tu sais ça faisait pas partie des chroniques, fait que je me suis dit on va le faire avant. Euh, bon, OK, sérieusement. Euh, la semaine dernière, j'ai accordé une entrevue à Radio X, en fait ça ça c'est vraiment dernière minute. Pour vous dire, j'ai reçu un message à 10h 10 me disant il me voulait en entrevue à 10h10. Fait que... Ah, oh, la radio. Ah oui, oui ben, ben finalement, ça a été vers 11h. Fait que... Ah, euh, bon, oh, la radio. Ah, oh, la, <rire> la radio. Fait que euh, j'ai donné une entrevue. En fait, c'était sur le cas Carla Amalka parce que j'ai fait un article... Ben, je m'étendrai pas là okay. Fait que, okay. euh, à, à aller faire ça sur la net, là, euh, une belle petite recherche passionnante, là. Je vous le suggère peut-être pas ça avant de dormir, par exemple. Fait que, euh, tout ça pour dire que qu'ils ont retrouvé un de mes vieux articles que j'avais publié sur Affaires de gars sur l'histoire de Carla Malka. Puis, bon, l'entrevue euh, se déroule euh, ce que je pensais être correctement, là. Euh, puis, on est beaucoup revenus sur l'histoire. Et à la... Vers la fin, euh, l'animateur me dit « Écoute, si tes enfants allaient à la même école que les enfants de Carla et Malka, serais-tu à l'aise? » Et moi, j'ai répondu « J'aurais un malaise. » Et c'est là où ça l'a, je dirais, pris... Euh, oui, un petit peu beaucoup, euh, parce que les gens ont associé ça à malaise, danger, le gars, il se fait interviewer en tant que criminologue, fait que là, ça veut dire que qu'en mal cas, elle représente un danger pour euh, les gens de la région de Châteauguay, parce que c'est là qu'ils l'ont retracé, fait que là, là ça, ça a comme fait une bulle, puis bref, il euh, y a du monde qui ont comme... T'sais, ils ont dit « Ah, ben écoute, t'as été honnête, puis c'est correct. » Puis il y en a d'autres qui et, qui ont très, très mal interprété ça. Puis je voulais revenir là-dessus pour vous dire deux choses. Premièrement, euh, en début d'entrevue, de, euh, on m'a reproché de pas avoir arrêté l'animateur parce qu'il souvenait plus du nouveau nom de Carla Molka. Puis euh, j'aurais dû euh, intervenir en disant « Écoutez, ça sert à rien de retrouver ce nom-là. » Je vais vous dire une affaire. Ce nouveau nom-là de Carla Molka, il n'est pas si nouveau xole ça, ça fait des années qu'on sait c'est quoi son nouveau nom puis faites juste une recherche là Carla Molka sur euh, Google là vous allez trouver son nom là à peu près quoi c'est pas combien de temps une recherche Google euh? ben écrire le nom ça dépasse si tapage un doigt deux ou les deux mains ah, aussi ça. aussi Google se rappelle que tu as déjà été sur Google dans Chrome tu Fait que ça. Fait que ça te prend quoi? Même pas une seconde? Euh, C'est un manchot, ça va te prendre quoi une minute? Fait que... Euh, mais t'sais, tout ça pour dire que c'est ce, ce nouveau nom-là, que j'ai arrêté l'animateur ou non, ça aurait rien donné. Puis deuxièmement, au niveau du malaise. Moi, le malaise, ça représente pas un danger. Puis je veux juste euh, me servir de la tribune de réalité augmentée pour dire « Je pense pas qu'elle représente un danger. Je pense qu'elle a un risque de récidive qui est faible. Puis moi, je suis un criminologue qui pense que euh, quand tu as commis un crime... Ben, tu représentes toujours un risque de récidive, mais qui est faible, modéré ou élevé. Puis dans le cas de Carla, cas, je pense que le risque est faible, mais le fait que j'aille dit que j'ai' à un malaise, ça veut pas dire danger. Je, je rencontrerais euh, n'importe quel autre criminel, un Vincent Lacroix qui a fait des crimes financiers, euh, je j'aurais aussi un malaise, parce que tu peux pas nier ce qu'elle a fait. fait je... que c'est ce que je voulais exprimer, et c'est ce qui a été assez mal interprété merci. Fait que tout ça pour dire que j'étais pas content euh, les jours suivants, parce que, bon, je me suis fait un peu ramasser. Ben, euh, t'as puis... eu beaucoup de messages aussi positifs de la part des gens, sauf ouais. que, en tant qu'être humain qui se questionne sur ses capacités, ben, t'as décidé de donner plus d'importance à ceux qui chiolaient que ceux qui disaient que ça avait bien été, puis qui étaient Euh, content de t'avoir entendu en honte. Ça, c'est le drame ouais. de ma vie. Euh, L'être humain fait comme ça, on voit toujours beaucoup plus le négatif que le positif. Oui, c'est sûr. Le pis... verre est toujours à moitié vide, il n'est pas à moitié plein. Mais bon. Ah oui, euh, ça c'est vrai. fait que Mais euh, oui, tu as raison JB, mais je voulais juste quand même prendre le temps de, de rectifier ce que j'ai dit. Si jamais vous voulez aller l'écouter, écouter euh, c'est dans Moro en, en jazz, l'émission de Radio X à Québec. Fait que euh, j'ai donné ça, je pense, mardi... Mardi, le le là, je vous retrouve la date, là. Mardi le 19 avril, Puis euh, je euh... l'ai trou... trouvé son nouveau nom fait que c'est pas sinon ça. Bon, voilà. Et voilà. Ouais, fait que euh... fait que voilà. Puis JB ben il est trop occupé fait que... il l'a pas écouté. Non, j'ai pas le Il, il, il est trop occupé ou il a sans aussi, c'est un des deux. <rire> non, je vais l'écouter éventuellement. Non. <rire> Mais euh, bref, voilà, fait que c'est tout. D'ailleurs, euh, parlant de trop occupé, euh, je vais en faire une annonce là. Je pensais le faire à la fin, mais quand on est en train de revirer le show à l'envers puis de, de, de mettre toutes les affaires dans le désordre plutôt se mettre continuer, euh, mm -hmm. j'annonce que je prends un break euh, de l'animation, de la réalité augmentée. Je vais peut-être venir faire des tours. Peut-être je le sens en suspens, je pas euh, convaincu, mais le show va continuer euh, de façon hebdomadaire, euh, puis si jamais il y a des problèmes, ben il y, y aura des semaines où est-ce qu'il y aura juste euh, pas de show pendant les deux prochains mois, pour la simple et unique raison, je vous explique grosso modo, je suis à l'université cours d'été, euh, deux, euh, deux, et deux soirs cours, c'est deux soirs-semaines chaque donc quatre soirs, euh, ce qui me donne université à temps plein, avec des travaux, devoir, blablabla, bla, et aussi deux jours, travail temps plein, donc euh, pour euh, essayer de garder une certaine santé mentale, euh, pas buster dans deux mois, ben, euh, je vais juste laisser euh, laisser la place à Luc, Daniel et euh, Jonathan pour pour les deux prochains mois. Je viendrai faire des visites si, euh, si l'énergie est là, pis si les sujets sont présents aussi. Donc, ça nous tente avec, là? Ouais, il y a ça aussi. Wow. Là. Ouais. Euh... Près prendre goût, je sais pas, on va voir. Peut-être, <rire> peut-être, qui sait. Donc, euh, voilà, c'est annoncé, je vous souhaite un bon deux mois, puis on se revoye maintenant, là. OK, bye! bye. Non. <rire> <rire> Fini au moins le show. Au oh, oh, oh, oh, moins, oh, moins. Ouais, au moins. Puis encore, avec la cinquième vague, ça se peut que j'aie le goût de partir tellement c'est plate. Ouais. Euh, la, la cinquième vague... Non, non, peur. non. Non, non, mais moi, c'est juste que j'ai tellement hâte d'aller écouter ça. Ouais, euh, peut-être ça tu devrais te euh, Bon. Donc, euh, « La cinquième vague », c'est un film de Sony. Euh, donc, quand j'ai vu le logo de Sony, au début, je me suis dit « Ah, hey, il va y aller. » Le meilleur film, ouais. c'est Mais... quand ils pas les personnages. C'est ça ouais. que j'entends de dire. Moi, ça a l'air. Euh, donc, c'est ça, on, on s'attendait, euh, tu sais, je m'attendais à un film à grand budget, avec beaucoup d'effets spéciaux et tout ça. Et, euh, c'est pas ça. Donc, c'est quoi « La cinquième vague » ben c'est un film d'extraterrestre Donc, les euh, on, on vit dans une petite ville américaine bien normale avec des enfants qui sont encore au secondaire je pense qu'on essaie de reprendre la la recette Twilight la recette euh, la recette euh, on ouais, film le Hunger Games c'est avec des jeunes qui prennent le contrôle d'une situation qui devrait pas avoir à prendre le contrôle d'eux. donc dans notre cas c'est Cassie Sullivan c'est une petite fille de une fille une, une jeune dame de 17 ans Euh, qui, bon, vit une vie normale là, avec un père qui est pas fortuné, mais qui est quand même en moyen de savoir à l'école, elle des amis. Puis on commence notre... Euh, le film est dans un party, tout va super bien. Puis elle, elle fait la narration en même temps en disant « C'était ma dernière soirée où je verrai tout le monde, parce qu'après ça, ils sont arrivés. » Le « I », c'est les extraterrestres. Donc, le premier gros effet spéciaux que Sony a payé pour ce film-là, c'est euh, un vaisseau spatial qui flotte dans le ciel. Fait que c'est ouais. la première affaire qu'on voit... Euh, c'est un vaisseau qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu dans Independence Day, puis peut-être un peu le mélange de District 9, là, où c'est un vaisseau avec bien des piquants qui sort, puis bon, ça a l'air futuriste, méchant et tout ça. Euh, puis, on s'aperçoit, les extraterrestres sont là, sont arrivés, tout le monde les regarde. Il y a, il y a du monde qui panique, qui se sauve, tout ça, mais les, les extraterrestres sont là pendant un certain bout de temps, puis ils font rien. Ils sont juste comme, ils regardent, puis... J'imagine qu'ils prépare leur plan machiavélique parce que ça s'en vient dans le restant du film. Donc, arrive la première vague où ils vont lancer un onde de choc, une espèce de, de, de, de champ magnétique qui va faire que toute sa terre qui est électronique, moteur et tout ça, va tout arrêter de marcher. Donc, on retourne à l'âge de pierre, plus de cellulaire, euh, plus de voiture qui fonctionne. On voit et FSPS numéro 2 qu'on a payé, un vaisseau un point vaisseau, un avion qui s'écrase juste quasiment en face de la maison de de de, de, de Casey Sullivan, tu sais, c'est vraiment ça s'est tout passé là parce qu'on avait pas de budget pour faire ça hier. Donc euh, on continue. Là les extraterrestres vont lancer une deuxième vague où ils vont faire faire des tsunamis, détruire des villes. Troisième effet FSPS spéci euh, spécial spécio où on fait un tsunami qui détruit une ville avec de l'eau qui arrive. Ça c'est quand même bien fait. J'imagine qu'on a on a du budget quand même chez Sony. On a déjà fait certains effets spéciaux comme ça pour d'autres films. J'imagine qu'on a pris un ramassis d'effets qu'on avait déjà fait. Ah, ça doit être ça des, des, des films d'archives. Oui, ce qu'appelle du stock file. Là, ça veut dire qu'ils ont déjà le tsunami une ville qui se détruit. Ils ont peut-être retravailler un peu pour ne pas qu'on dise « Ah oui, ça, ça vient du film que j'ai vu l'autre fois. » Mais on s'entend que ça a pas été un grand budget. Donc, les vagues avancent comme ça, la quatrième ou euh, la troisième où ils détruisent des villes. Après ça, ils vont... Euh, la quatrième vague, c'est vraiment, ils vont commencer à envoyer des extraterrestres sur la planète pour éliminer les humains, c'est-à-dire euh, tirer dessus, les tuer comme ça. Donc, euh, c'est là que ça chire un peu, parce que moi, j'ai bien de la misère avec un film d'extraterrestres où tu ne vois pas d'extraterrestres. Et puis, la manière qu'on a décidé de dire que tu verrais pas d'extraterrestres, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça Comment est-ce qu'on peut faire un film de monstres, pas de monstres? C'est des humains qui ont été pris, possédés par des voilà. extraterrestres. Et voilà. puis t'attends. C'est là que je débarque totalement de ces maudits films-là. Si tu peux pas m'inventer une créature qui va avoir l'air plausible, puis qui va... Tu sais que es obligé de mettre un être humain qui a été possédé ou quelque chose de même. Moi, je débarque. C'est fini. Tu viens de me perdre à moins que tu m'annonces le film comme un film de monde possédé, d'un film de zombie maintenant, ou un film de, de possession de je sais pas vampire ou Ouh, possession de démon. Que tu, le, le, le questionnement est justement de savoir pour un personnage principal si les gens à l'entour de lui sont possédés ou non, tu que ça devient une intrigue. C'est ça, ça. ça, peut être intéressant mais ça bon, base pas une invasion là-dessus à au grand jour avec des milliers d'extraterrestres mais que c'est des humains qui sont déguisés quand il y a pas d'avantage de déguiser à part que ça coûte moins cher. Il y des ben l'avantage c'est que ça coûte moins cher, il y a des avantages aussi c'est que un être humain peut pas savoir que l'être humain qui est en avant de lui c'est pas un être humain. Là on parle de, de on, on explique pas grand-chose, on parle de possession, c'est comme à un moment donné ils nous montre comme un euh, euh, parce qu'il essaient de recruter des enfants pour faire une armée d'enfants qui va aller tuer d'autres les adultes qui restent, qui sont humains, en leur faisant croire que les humains qui sont en face d'eux autres, c'est des extraterrestres. Donc, ils implante une puce en arrière de la tête, puis quand t'as cette puce-là, euh, es vu comme un être humain. Si t'as pas la puce, es vu comme un extraterrestre à cause de cette puce-là qui envoie comme une image à ton cerveau euh, comme quoi tu verrais que la personne dans la voiture c'est un extraterrestre c'est une espèce de bibite dans la, dans le cerveau de la personne là que tu vois qui comme contrôle euh, ça fait un peu ratatouille tu sais, le, le ratatouille est sa tête puis il promène les cheveux puis le gars fait ce qu'il veut bon, ah, ça, ouais, ressemble, ouais. ça ressemble un peu à ça mais dans, dans le cerveau tu sais. là, il recrute des enfants Euh, le frère de Casey est recruté, ses deux parents meurent, là. la plupart des adultes se font euh, débarrasser, j'imagine qu'il coûtait trop cher le budget là. Il y a une scène dans un dans un hangar où tous les adultes sont gardés là pendant que les enfants sont amenés dans des autobus par l'armée, entre gros guillemets, vous voyez pas les guillemets que je mets par l'armée, mais l'armée qui s'avère être les extraterrestres finalement. Puis là il recrute ses enfants là. Ouais, je m'en fous, vous le regardez -les pas. Euh puis il recrute ses enfants là pour faire une armée, une armée qui va aller tuer le restant des êtres humains. Avec, parce que les enfants, se facile à manipuler, selon les autres. Là. Fait que tous les adultes meurent parce que là, le général de l'armée, encore en guillemets, va dire « oh parmi vous autres, il y a des extraterrestres, mais on peut pas savoir c'est qui, donc vous allez tous passer un test. » Puis là, il y a une espèce de redneck avec son fusil qui « Personne va me toucher. » Puis là, bang, bang, bang, bang, bang, là, tout le monde meurt. Puis là, juste une coupe de personnes de l'armée qui sort. Fait que <rire> le père meurt là-dedans. La mère est morte avant parce que les extraterrestres ont comme relâcher une espèce de... La troisième vague, c'était comme une grippe quelque chose comme ça, puis la plus... une infection. La plupart du monde sont morts sont mort là-dedans. Ceux qui restent, c'était la quatrième vague. Puis la cinquième vague, c'est la... La... la vague finale, puis c'est là que ça commence comme la fin du film, parce que c'est une trilogie, cette affaire-là. Mais t'en as tellement t'as tellement dit et même rien dit en même temps dans le premier film tu vas mettre quoi dans les deux autres films je sais que c'est basé sur un livre c'est supposé supposément super bon là mais le film m'a vraiment pas fait accrocher puis le film moi quand j'ai quand j'ai commencé à écouter le film je savais pas que c'était supposé être une trilogie hein? donc je, je regarde le film puis là c est, c est, tu vois que ça finit comme tu dis puis là tu, ben, ils peuvent pas les 60 puis là, là c'est générique là, dis, ben, ben, ben, ben non N non je dire, je me fous un peu de ce qui se passe mais au moins finis-moi l'histoire fait je m'envoie ça après ça sur internet je veux ah une, une trilogie ah ah OK euh, fait que fait que c'est ça c'est c'est on se voit un peu de tout ce qui se passe on voit venir un peu à l'avance en gros néon dans le ciel ce qui va se passer parce que on le sait que la la le personnage principal mourra pas on sait que le, le général de l'armée et certaines personnes mourront pas parce que vraiment les personnes principales mais Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Il y, y a plus ou moins d'intrigues. C'est supposé être un suspense de science-fiction. Il euh, n'y a, a pas d'extraterrestres parce que c'est des êtres humains. Il y, y a un petit <rire> peu de vaisseau spatial parce qu'il a comme pas le choix. C'est un film d'extraterrestres. Mais c'est des images de synthèse. C'est pas, ouais, pas ce qui coûte cher. C'est plate. Okay, je, je veux juste deux petites informations supplémentaires. parce que... C'est plate. Ouais, okay. Tommy Bigwater, Spider-Man est dans production il un des ouais. producteurs et euh <rire> budget supposé m'aider. Non non non non Maguire okay. le le, le, le Spider-Man secondaire qui avait 35 ans, oui. bah oh, okay. oui. oui. oui et euh, le budget 38 millions. Fait que ouais. si tu veux envahir une planète Terre avec des extraterrestres, des blocs ah, du budget 38 c'est pas assez. Là. Non mais c'est c'est le problème, c'est que ça a coûté 38 mais ça a fait comme sans quelque Donc, ça a été payant quand même, même si personne l'a vu, personne va le louer, personne ne va l'acheter. Ça, ça a coûté 38, ça a fait 107,4. donc ça fait donc, que ça a triplé. Euh, oui. Plus que triplé. Oui. Puis c'est plate. Fait qu'imagine, il y a 107 millions de dollars de valeur de monde qui ont été voir ça au ISO cinéma. Puis qui se sont dit en sortant, ah, ah, ah. c'est ça. Je disais Donc, aussi, euh, euh... en France, euh, la première semaine, c'était euh, la meilleure entrée. Ça a battu Creed, que j'avais parlé, le nouveau Rocky. Ouais, ça a ouais. battu Creed. Ouais. Déception. C Les ouais, Français, ouais. là, t'ordinaire. Mais, mais c'est parce que ça avait du potentiel. C'est ça le problème, tu sais. Mais parce qu'on a été avec pas de budget. Je j'imagine que le film ça a même affaire, tu as pas le choix dans le film, dans le livre, tu as pas le choix, faut tu peux pas tout changer l'histoire. Donc c'est probablement des humains en forme d'extra des extraterrestres en forme d'humain ou tu sais je, je sais pas mais pour moi c'est pas vendeur, je veux voir des extraterrestres, mais moins une bibite effrayante, mais moi pas euh, tu beau bonhomme qui peut faire la cover du magazine GQ là comme extraterrestre. mais moi une bibitte épeurante, là. Es-tu que es bonne au moins que la It Girl » C'est correct, elle, ça? Mais pas pire. Elle est correcte. Oui, oui. Elle, elle, elle joue bien son, son rôle, mais je veux dire, tu peux être aussi bon que tu veux. Si le film est poche, à un moment donné, c'est le film qui ressort. Il y, a, il y a plusieurs acteurs popés, donc pas vraiment grand monde de connus. Je pense que c'est elle pas mal la plus connue pour le reste, euh, Liv Schreber euh, aussi là, qui fait le colonel coronel. Là, mais bon, je... ouais c'est ça. Qui, qui fait le, le, le gros méchant. C'est lui le gros méchant de l'histoire. C'est ça. C'est plate, Liv Schreber. C'est un bon acteur, mais il choisit pas bien ses projets. Son meilleur rôle, c'est dans la goûte. Mais tu as sais, tu le choix de choisir ses progrès, c'est il y a tu le choix de, de choisir ses projets, tu sais. Ouais, je, je sais pas. pas. Ben, c'est pas un acteur de premier plan, tu prends ce qui passe, hein, tu veux travailler puis la seule ah manière ouais, que ces gars-là font de l'argent c'est en travaillant puis c'est ça. Ouais. Mais oui, lui aussi il est pas payé dans son rôle, c'est tu crois son rôle de méchant là, mais T'sais, parce qu'il faut qu'il soit méchant, faut qu il soit, faut qu'il soit, il bon, faut qu'il ait l'air bon, il faut qu'il ait l'air méchant, il faut qu'il soit un peu les deux parce qu'il est comme sur deux deux plans, mm -hmm. et, et mais, mais c'est ça, c'est vrai, j'aimerais saluer Aluciné qui dans la liste d'acteurs et les rôles nous dit Rick Robinson joue Ben Parrish/Zombie. Merci de un Punch. Ouais, c'est ça. Mais <rire> j'adore pas... ça. <rire> pas... Non non, Zombie c'est son Zombie c'est son nom de son, son, autre... son nom de code d'armée, ça spoil absolument rien. Ah, OK, je pensais que c'était comme un possédé. Non, okay. non, pas, okay. du pas du tout, Le possédé c'est euh, un autre qui il, il y en a un des, des personnages vraiment principaux qui est un extraterrestre à corps d'humain, okay. euh, qui va l'aider parce qu'il tombe en amour avec la petite demoiselle. Wow. C'est ça. Euh, j'aimerais ça retrouver ses qui parce que j'aimerais ça voir son... Euh, je pense que c'est okay, Evan. Evan a 25 ans, elle a 19. Dans le film, est au secondaire à 17. Euh, fait que je sais pas. Il, il les aime jeunes, mettons. Mais en tout cas, ça fait un peu bizarre aussi comme relation parce que tu vois qu'il est beaucoup plus vieux qu'elle et que, il s'adore. En tout cas, J'imagine qu'après une apocalypse de l'être de l'humanité qu'on Ouais, tu plus loose là-dessus. Mais bon, euh, c'est plate, louais pas ça. Euh, ça passe quelqu'un le loup pour vous, il dit tiens, prends ça puis regarde ça puis ça te dérange pas de perdre une soirée là. Mais qu'il te, <rire> qu te force là. Mais qu'il euh, te force là, mais je donne je donne la côte sous vert, je vais y donner tu sais un genre un 3 sur 10. Là. Mais c'est-tu comme assez mauvais pour devenir bon ou c'est juste comme hors Non, non c'est assez mauvais pour rester mauvais. <rire> c'est bon. C'est pas Non, non, non, c'est pas... Euh, on se prend très, très au sérieux. Là, mm. Sharknado, ça se prend pas au sérieux. Puis tous ces films-là, là, ça se prend zéro c'est euh, la Valeriane chula puis à faire la même ça, ça se prend pas au sérieux en partant ça ça se prend très très au sérieux okay. si tu, regardes, si tu regardes le poster tu le vois l'espèce de vaisseau extraterrestre avec les piquants, puis tout puis tout c'est c'est c'est ça c'est drôle parce qu'il monte dans une le, le poster monte elle dans une grosse ville puis avec un gros gratte-ciel toute défaite puis le trois quart du film se passe en campagne Parce qu'on n'avait pas le budget pour faire les buildings, c'était plus <rire> je, je, je, je, bon. euh, Mais c'est un film de Sony, bâtard. Mets de l'argent. Mets de l'argent, un petit peu. C'est ça que j'ai dit. Les, les meilleurs films qui font que leur personnage, c'est quand il en possède pas vraiment les droits. Ouais, ça, mais euh, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que, euh, allez voir d'autres choses. Re -re regarder une deuxième fois un film vous avez déjà vu. Ouais. Euh, Star Fox. Ah oui! C'est-tu ça? C'est-tu... Euh... Euh, oui, c'est mieux, là, mais pas tant que ça. Euh, mais... Parce que là, moi, je la chronique qu'on fait à la fin, pis je un peu nos impressions, je me dis... Au début, je voulais aller du moins bon vers le meilleur, puis ouais. ça va être dur. Ça, va pas bien. ça, ça sera pas évident d'aller vers du meilleur. Euh, ben, écoutez, Star Fox Zero, c'est... Euh... C'est pas le c'est ça, c est, c est ça non. Non, non. Non, quand même pas. <rire> quand même pas là, on sera pas de mauvaise fois ici, on est jamais. Non, on <rire> fait, le silence. Le silence <rire> voulait tout dire. Euh, Et puis je je, fallait, je repense à au 155 shots d'avant pour voir aussi. Mais ah, alors, non, c'est déjà été de mauvaise fois. Ouais, normalement <rire> on est on est oh, Ouais on est frais. Fait ouais. que je vais être frais pour Star Fox 0 euh, en fait euh, imaginez-vous que Star Fox 64 n'a jamais existé pour avoir une idée de Star Fox 0 euh, parce que Star Fox 64 c'est considéré comme pas mal le point tournant ou en ce que le classique de la franchise Star Fox puis Star Fox 0 ben ça reprend exactement le même concept que Star Fox 64 d'ailleurs il y a beaucoup d'environnements qui sont euh, qui sont tirés de Star Fox 64 c'est un port euh, Non, ont... c'est pas... Euh... Ils, ont... ils ont pris Star Force 64 pis ils fait Star Force Zero avec. C'est quasiment avec le de console. Que... Ouais. Ouais, <rire> J'ai dit qu'on était pas de mauvaises fois. Fait que... Euh, mais Écoutez, toutes la je dirais la présentation du jeu est pareil à Star Fox 64 même euh, au, avant l'émission là c'est exactement le, le, la même image on voit le sais la Pepper avec euh, avec Fox euh, puis bon c'est trois euh, c'est amis euh, mais tout tout tout est pareil que dans Star Fox 64 Euh, la structure même du jeu est pareil à Star Fox 64, donc tu as une mission sur une planète, ça dévie sur une autre planète, après, euh, bon selon le chemin, il y a certaines missions où il y a des chemins secrets qui peuvent t'emmener euh, peut-être à une autre planète, donc mais c'est vraiment la même structure que Star Fox 64. Euh, Puis c'est surtout le même style de jeu. Dans Star Fox Zero, on a ajouté euh, quelques nouveaux véhicules, j'y reviendrai. Euh, mais dites-vous que la majorité des missions se passe dans le Air wing donc euh, le, le vaisseau de, de Fox, euh, puis de, de, de, de Peppy, en tout cas Sleepy. De Fox et de Scully? <rire> non, non, non. Okay, non. Non, non, on n'est pas dans la cinquième vague ici. Fait qu'on n'est pas... Euh, dans... Expans, tu vois, c'est vrai. C'est beau. Non, non, je sais, je sais, mais là, vu que tu venais te parler d'extraterrestres... Je... Ouais, ouais, ok, c'est bon. C'est de faire un lien, puis ça pas marché. Fait que... Euh, mais... <rire> Tout ça pour dire que euh, starfox 0 euh, bon, la majorité des émissions prennent place dans le Airwing. Euh, vous allez avoir aussi... En fait, le Airwing peut maintenant se transformer en ce qu'on appelle le Walker. Le Walker, c'est... Écoutez, ça, ça me fait penser au Raptor de Jurassic Park. Euh, c'est une bébête sur deux pattes, puis ça coule, puis c'est ça. C'est le walker. Euh, ça te permet finalement de marcher sur Terre. C'est intéressant dans le sens que tu peux passer vraiment du Irwing au walker un peu, euh, ben, pas n'importe quand, là, mais il y a certaines missions où c'est utile vraiment de, de faire ouais. la transition entre les deux. OK. Oui Ah, je pensais qu'il y avait un commentaire qui s'en Non, non, juste un « OK ». Ah, d'accord. Euh, <rire> euh, sinon, t'as le Landmaster, c'est le tank de la franchise Star Fox. Euh, pas mal similaire à ce qu'on a vu dans Star Fox 64. Et il euh, y a un autre vaisseau qui s'appelle le Jiro Wing. Euh, ça, c'est vraiment celui que j'ai le plus détesté. En fait, le Jiro Wing, c'est... Euh, c'est un vaisseau, il y a deux grosses hélices autour, puis ça peut monter, descendre euh, tu peux aussi euh, envoyer un petit robot puis le robot, ben il va pouvoir par exemple pirater des systèmes euh, puis euh, bon, il va pouvoir aussi euh, euh, se rendre dans des endroits euh, plus restreints donc euh, c'est les quatre vaisseaux de Star Fox euh, 64 euh, pas, ouh, j'ai pas fait un <rire> petit lapsus euh, Star Fox Zero, excusez Euh, pour le reste, écoutez, euh, au niveau de l'action, euh, ça ressemble encore une fois à ce qu'on a vu dans Star Fox 64. Euh, cette fois-ci, Nintendo a eu l'aide de Platinum Games. Pour ceux qui savent pas qui est Platinum Games, c'est ceux qui sont à l'origine, par exemple, de Bayonetta, Wonderful 101. Euh, c'est un studio, là leurs jeux sont très très axés sur l'action, puis ça paraît dans euh, Star Fox Zero. Euh, le niveau d'action est plus est plus élevé que dans Star Fox 64. Il euh, y a, entre autres, euh, l'avant-dernière mission, ça prend place sur la planète Venom, puis euh, tu fonces vraiment à toute vitesse, là, à travers euh, un paquet d'obstacles. Euh, c'est le taux d'adrénaline risque de monter en flèche euh, quand tu es dans cette mission-là. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'ennemis de, à tirer. Euh, Il y, y a beaucoup, beaucoup d'actions. Maintenant, est-ce que c'est concluant au niveau de la jouabilité Euh, pff, pas tant que ça. Euh, <rire> J'aime que tu, tu nous amènes des termes techniques pour évaluer ta, ton déficit ouais. Surtout ouais. que ça ouais. comme un cheval. Oui, oui, oui. Mais écoutez, c'est parce que la grande nouveauté dans Star Fox 64... 60... Euh, voyons! Regarde, regarde, je vais m'a t'aider. Star Fox 64, 6, 4, 6 4, ça fait 10... Euh, après ça, un fois zéro, ça fait zéro. Ça fait zéro. Star Fox, zéro. Ça finira jamais, cette chronique-là, si je fais ça. Euh, ça. marche pareil. <rire> ça. ça revient à zéro pareil. Dans, dans Star Fox 2016, c'est-tu mieux, ça? Ouais. En tout cas, bref. Star, Fox, Star Fox. Le nouveau Star euh, En fait, la grande nouveauté qu'on a voulu faire, c'est vraiment... On a voulu complémenter l'expérience dans, dans la TV avec euh, une jouabilité sur le gamepad. Puis ça, je dirais, c'est probablement ce qu'il y a de plus intéressant, mais ce qui est la plus grande faiblesse du jeu aussi. Dans le sens qu'on a tellement voulu faire nouveau, différent, qu'à un moment donné, cette façon de jouer-là, on dirait que c'est forcé. Euh, en fait, dans ta TV, tu vas pouvoir avoir un euh, point de vue extérieur de ton vaisseau. Donc toutes les euh, toutes l'environnement puis bon, euh, tu vas pouvoir voir avoir une vue plus d'ensemble de l'environnement puis dans sur ton gamepad, tu vas pouvoir avoir la vue à l'intérieur de ton vaisseau. Mais le problème, c'est que tu peux pas choisir un ou l'autre. Il y a des missions où tu n'as pas le choix de regarder dans ton écran de TV. Il y a des missions tu n'as pas le choix de regarder euh, dans euh, dans l'écran du gamepad. Tu n'as vraiment pas le choix. D'ailleurs, euh, le combat final, là, je vous le dis, vous aurez pas le choix de vous fier à ce que vous allez voir dans votre gamepad. et euh, Ça peut être bien mélanger par bout. Euh, c'est parce que des fois c'est comme tu regardes dans ta TV, tu regardes sur ton sur ton euh, gamepad euh, là euh, des bouts tu sais pas trop regarder euh, est-ce que je regarde avec ma vue intérieure du vaisseau, est-ce que je regarde euh, à l'extérieur et euh, Il y, y a certaines missions où c'est vraiment du va-et-vient entre les deux, ce qui fait en sorte que moi, j'ai euh, je me suis fait tirer beaucoup plus souvent que j'aurais voulu et j'ai mangé des dommages beaucoup plus souvent à cause de ce mélange-là entre les deux euh, points de vue. Est-ce qu'on s'habitue? Oui, on s'habitue. Euh, au départ, j'étais vraiment pas convaincu par la vue de, du gamepad, mais euh, à force de jouer, je me suis habitué à cette vue-là. Puis euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus précis euh, avec le avec la vue du gamepad. Il y a une autre affaire aussi, c'est que euh, les la visée est déterminée par le gyroscope du gamepad. Donc, tu vas bouger ton gamepad oh, visée. Oh. Ah. Euh, un, ouais, un ah. peu comme dans plein d'autres jeux un peu comme dans euh, Splatoon -ce que tu passes ton ouais. temps visible ah, ça c'est mélangeant ce... dans Splatoon tu peux quand même euh, ne pas utiliser le gyroscope tu, tu peux euh, faire en sorte que euh, tu peux sélectionner une option pour que ton jeu euh, se, se manipule avec les joysticks et avec les boutons dans Star Fox Zero tu peux pas Tu n'as pas le choix. Euh, non. Et au départ, on va te faire euh, miroiter. Puis ça, c'est un beau terme que j'utilise. Euh, on va te faire miroiter que tu peux juste utiliser les boutons de, du gamepad. Mais en réalité, tu peux pas. Euh, c'est et... un mensonge. C'est plutôt, un... <rire> plutôt un écran de fumée. Un euh... superfuge. Oui, tout à fait. Donc, tu n'as pas le choix. Il faut vraiment que tu utilises les contrôles qui te sont imposés avec le gyroscope puis la vue du gamepad. Puis ça, oui, ça a un impact sur ton plaisir à jouer. Comme je disais, on s'habitue. Euh, j'ai eu du fun quand même, mais ça il y a une courbe d'apprentissage puis moi j'ai senti qu'on nous forçait cette utilisation-là. J'ai trouvé que dans Star Fox 0, on voulait tellement faire différent, on voulait tellement se différencier de ce qui avait déjà été fait dans la franchise Star Fox que Euh, finalement on a forcé une jouabilité qui devrait pas être. Mais là euh, tu, tu, ça ressemble à quoi ta position de gaming dans ces conditions là Euh tes <rire> bras euh, tu es à bout de bras puis comme ça Non tu non quand même volant, pas. T'sais, t'sais, t'sais quand même pas là, moi je vais vous avouer, j'ai eu mal au bras mais pas à cause de la jouabilité, c'est parce que des fois l'action est tellement intense que je tenais ma, ma mon gamepad un petit peu trop fort. Euh, mais je dirais tu la position de gaming moi était pas mal pareil euh, au niveau de même si je suis vraiment pas un amateur là euh, du gyroscope là puis euh, de, de fait de viser en bougeant le gamepad. Euh, je vais vous avouer que ça marche quand même très bien. Tu n'as pas besoin de faire des gros mouvements là pour euh, pour bien viser tes ennemis. C'est un petit peu fatiguant. Euh, oui, tu bouges ton gamepad. Euh, c'est pas comme jouer avec une manette. J'aurais aimé ça juste pour avoir l'option pour jouer avec euh, les boutons. Mais euh, écoutez, on s'habitue c'est différent mais, mais ça c'est encore facile. une patente pour justifier le fait que t'as une console qui est pas comme les autres hein. mais t'essayes de trouver des façons d'utiliser les, les paramètres qui sont différents de la console pis de les intégrer dans des jeux puis tu te rends compte que des fois c'est plus une chimique jeu. que ben... c'est un bon outil t'sais. ben c'est ça puis je pense c'est la vie même de plusieurs personnes en fait on pense que euh, Platinum Games s'est fait imposer ça, t'sais, on leur remis vraiment dans la gorge là, vraiment profondément. Ça peut être un jeu qui prend le gyroscope en compte là, ça, va ça. Être vous autres. C'est ça, c'est ça, ils pigent les paramètres là, les, les capacités de, de de de de jouabilité de la Wii U là, ils les pigent là. bon, cette année c'est Platinum qui a le gyroscope. Euh, oui, fait que euh, tu as pas le choix puis on... moi je sens que c'est c'est forcé. Je dis pas que c'est pas le fun, mais je dis que c'est forcé. Euh, il faut s'habituer, il faut vraiment vraiment s'habituer, c'est différent c'est moyennement convaincant je dirais Sur, particulièrement avec euh, le Giro Wing ce le, le un des vaisseaux là que j'ai détesté c'est parce que quand tu lances le robot automatiquement ta vue se met dans le gameplay fait que tout le temps pogné entre les deux euh puis c'est c'est ces mélanges euh, le, les, les deux ensemble euh le Wing c'est probablement le vaisseau qui pose le moins problème là, dans le sens que tu sais mais même si tu regardes dans dans ton écran tu télévision, tu es capable de t'en sortir sauf dans le combat final, mais pour le reste, euh, c'est ça, c'est mélangeant c'est vraiment mélangeant, il y a certains environnements qui sont plus ouverts que dans Star Fox 64, euh, donc ça c'est quand même intéressant, ça demeure un jeu qui est limité, je vous dirais pour euh, faire le tour de l'ensemble des missions, ça va vous prendre un gros deux heures Ah oh voilà. oui, ok oh, oh, oui. Ouais. Deux, deux heures de jeu puis on le vend combien le jeu là? Euh, 70-80. Wow! <rire> Mais pour How? faire l'ensemble, euh, moi, je vous dirais, pour faire le taux de jeu une première fois, ça m'a pris euh, c ça, à peu près une heure et demi, deux heures. Euh... Ça, on se prend pas pour des tout nus. Hein, là, ouais, t'ouvres euh... la console, tu commences à jouer, puis une heure et demie après, t'as fini. Ben, tu as fini... Euh, tu as, as fini un... Euh... <rire> fini un premier trajet. Okay? Hey, moi j'ai mis combien d'heures dans la Division déjà <rire> ah, hey, C'était plus qu'une heure et demie, je dis ça de même. Non mais tu as un premier tu as un premier trajet, Puis, la même à dans Star Fox 64, c'est que il y, y a quand même pas mal de rejouabilité dans le sens qu'il il y a des missions Connex, tu euh, il y, y a certaines missions où justement tu as des chemins secrets, tu des combats sacrés aussi, euh, il y a des 70 médailles aussi à récolter tu euh, peux être un peu tannant par bout parce que sont pas évidentes nécessairement à trouver le mais euh, fait que c'est ça euh, pour euh, mais dites vous que c'est un jeu qui si vous voulez juste le faire là, sans nécessairement chercher à tout avoir le ben ça va vous prendre une heure et demie là, à peu près une heure et demie deux heures là, à faire un trajet puis c'est ça, ça, ça. Ouais. Euh, ben, Au ma attend quatre ans Dans 4 ans, euh, il va tomber à 29$ à peu près, probablement, parce que ça prend du temps pour les jeux de Nintendo. Ah ouais, long, fait que dans 4-5 ans, il va tomber à 29$ à peu près. Ça va peut-être valoir là-dessus. <rire> Mais, euh, juste, euh, je veux juste aborder deux, deux autres affaires. Euh, euh, au niveau euh, visuel, c'est pas super bon. Euh, honnêtement, le euh, écoutez, il y a des animations qui font vraiment dur. Là, notamment les animations d'avant-mission, c'est épouvantable. C'est... C'est limite Star Fox 64 euh, C'est pas super beau euh, J'ai été pas mal déçu à ce niveau-là Autre affaire aussi que j'ai pas aimé Le son euh, le son Les voix, la musique, tout est bien Le problème c'est que dans ta TV T'entends les sons ambiants Dans ton gamepad, t'entends les voix Quand tu joues avec des écouteurs, ça pose problème. Euh, même quand tu veux juste pas que les gens chez vous entendent, c'est parce que tu n'as pas le choix d'allumer ton son de ton gamepad pour avoir l'expérience le, complète, parce que sinon, tu entendras pas de voix. Oh, ça, c'est un peu fatigant. Euh, et euh, tu je vous dirais... des sous-titres au moins? Tu peux aller les sous-titres? Euh, oui, tu peux lire les sous-titres. Ouais. Mais c'est juste bizarre quand t'entends les sons ambiants, puis ouais. là, tu vois un personnage parler, puis t'entends rien. Fait que ça, c'est... J'ai pas trop trippé sur ça. Euh, dernière chose, si vous achetez euh, la copie physique, je pense que numérique, c'est pas inclus, mais physique, il euh, y a Star Fox Guard, qui est un sorte de mini-jeu, en fait. C'est un jeu Tower Defense, Dans le fond, tu as 12 caméras puis euh, tu dois switcher d'une caméra à l'autre pour défendre ta base puis tu dois tirer sur des ennemis. C'est correct, c'est basé sur le, jeu, le, voyons, le le projet Project Guard de Miyamoto qui avait été dévoilé il y a une couple d'années. Euh, c'est correct, et c'est sympathique. Il y a quand même une bonne dose d'action mais bon ça demeure quand même pas mal limité. Euh, Ce n'est pas, pas quelque chose qui ajoute un gros plus value le star fox 0 euh, si vous aimez si vous avez aimé star fox 54 euh, vous savez un peu à quoi vous attendre euh, c'est un vraiment ré shooter euh, donc euh, c'est correct c'est dans la même lignée euh, si C'est ça. Euh, mmh. Moi, je pense que le jeu vidéo depuis euh, Star Fox 64 a beaucoup évolué. Je pense que c'est un jeu qui est un peu euh, out d'été. Bon. Euh, donc, la ouais. question, là c'est, ça valait-tu à la peine de le déterrer, de le ressortir, puis de le, nous le présenter, tu sais? Non. Je suis pas convaincu. En tout cas, pas dans sa forme actuelle. Moi, je pense que c'est un jeu euh, qui est 10 ans en retard. Vraiment. Yeah. Yeah. Ah, ouais, il arrêtait de que... sortir à la sortie de la Wii U. Et non, c'est encore là, ouais. puis mmh, encore. La je, Wii. Je... La Wii, ça ça a oui, ça a rémarché, si tu aurais pas pu avoir deux vues différentes, tu aurais pas avoir le gyroscopique. Ah, ça ça marche. Euh tu aurais pu avoir les voix dans la manette, mais ça aurait sonné comme de la boîte. Euh, <rire> c'est ça. Fait tout ce qui est spécial et pratiquement justifiable sur la Wii, t'sais. T'sais... Côté graphique, j'ai vu une coupe d'image là, puis euh... <rire> C 96, c'est invité, hein? Oui, oui, ah, c'est ça. Ben ouais, c'est tough pour l'oeil. Entre autres, un screenshot avec le tank, là... C'est du flash, ça? C'est pas... Euh... C'est... Ben... <rire> Il y a des missions, c'est correct, là, mais moi je pense qu'on a beaucoup joué sur la nostalgie de la franchise Star Fox là, plus qu'il hey, y a d'autres choses. Il y avait ça pareil. des polygones dans le temps, on leur redonne des polygones. Ben, tu sais, le premier Star Fox, c'était pas mal un show de polygones. <rire> c'est ça. Fait que, ouais. Mais euh, je pense qu'on est rendu ailleurs au niveau du jeu vidéo, puis moi, c'est plate, là, mais euh, un jeu comme Star Fox Adventures ou Star Fox Commando qui est... Euh, le commando assault là, je me rappelle plus exactement du titre qui était paru aussi sur GameCube. Euh, je trouvais ça plus intéressant que ce qu'on nous offre dans Star Fox 0, c'est c'est pas mauvais, euh, c'est un real, mais c'est un real shooter pas mal pas mal basé. 2016 fait dire bonjour à Nintendo, tu viendras refaire un tour dans le party quand ça te t'entrera. Ah euh, ben écoutez, moi je j'étais un peu déçu parce que Fra franchise Star Fox quand même était quand même importante au nouveau Nintendo, je suis pas sûr qu'on l'ait élevé à un autre niveau avec Star Fox. Et... Enfin, Vas-y internet voilà. euh, mondane. Écoute, je vais quand même mettre un hey, j'hésitais mais je vais mettre un 6.5. Ah écoute, le PS c'est dans ma tête tantôt je me disais ça serait drôle qui donne 64/100 pour la note. <rire> si tu veux je peux te faire un plaisir. C'est <rire> <Six rire> T'es pas loin. <rire> mais euh, j'ai j'ai pensé mettre un set puis tout mais écoutez, j'ai fini le jeu euh j'ai rejoué pas mal euh, pour euh, essayer d'avoir des médailles puis tout mais honnêtement là je pense que je vais le ressortir une fois de temps en temps peut-être pour faire certaines missions. Fait c'est pas un jeu que j'ai gardé longtemps dans ma console puis que je prévois garder longtemps dans ma console non plus. Fait que, ça, ouais. ça. J avec euh, Anthony de l'épée légendaire l'autre jour on jouait à The Division ensemble puis il me disait "Ouais, j'ai de, de recevoir Star Fox." je qu'est-ce que tu fais à jouer avec moi à The Division? Ben c'est ça, j'ai reçu Star Fox. <rire> ça m'a pris plus le temps de d'enlever de, de, de, le tape sur boîte, d'ouvrir le paquet, de, de sortir le jeu de la boîte, de le déballer, de le mettre dans console, puis j'avais j'avais fini. Ah oui? C'est un heure et demi plus tard, j'avais fini, je suis venu jouer de la dvd -ja. Ça fait partie de ton expérience. Ah, ouais. C'est ça, le déballage. C'est je suis Ça me brise la carément. Je j'aime bien Star ça. Fox. Ah, c'est yeah. ça, tu as un aspect nostalgique. Arrive avec rien pantoute là, aucun background de Star Fox, c'est un nouveau personnage, nouveau jeu, puis c'est une catastrophe là. Ça passe pas. Ben, ben c'est ça, tu sais tu vas dire ah, c'est ça Star Fox. Oui. <rire> une, heure, une heure et demie ça gâle le monde là. Oh, ouais, c'est c'est pour 70 pour 70 pièces, j'oublie ça là. C'est comme... ça ouais. bon sens, ben, On joue beaucoup sur la rejouabilité, mais c'est pas mal ça. Je vous dis, c'est un jeu qui est en retard sur son temps, vraiment. Là. Puis, euh, tant qu'à ça, allez-vous pogner Star Fox Adventures euh, ou Star Fox, c'est ça, Assault ou Commando, je me rappelle plus exactement là, sur GameCube. Euh, c'est des jeux que je trouvais qui, qui amenaient Star Fox à un autre niveau. Mais, bref. <rire> Autant Star Fox, c'est euh, de son temps, mais du passé, il y en retard. Autant Quentin break essaye d'être de son temps, mais en avance. Ouais. Ouais. il y a un lien, là, il y a quelque chose on parle de temps, Quantum Break ça va être notre critique comme en ensemble en gang, parce que j'ai joué un peu fait que je suis capable de donner, de donner un avis euh, qui veut nous expliquer le, le concept du jeu qui veut ouais. se passer là dessus Faut tu y aller Luc Oui, euh, ben Quantum Break, c'est euh, un, un jeu où on va l'utiliser des brèches dans le temps. Donc, euh, l'histoire, c'est simple, c'est qu'il y a un, un inventeur, quelqu'un, un scientifique qui a inventé une machine à voyager dans le temps, et puis euh, sa machine euh, ben, ben, brise et euh, fait des brèches dans le temps. Notre personnage est le personnage qui est joué par euh, quand même Sean Ashmore, qui, mm -hmm. si on, on connaît euh, quoi, la série X-Men, il joue euh, Iceman. Euh... Non, je pense c'est son frère. OK, ah, peut-être. je, euh... je vérifie. Ben dans la description que je vois, ça écrit ça X-Men. Ouais, c'est ah, ça. Ouais. ça, okay. ça je, je vous reviens. Vous... Il y a, pas... a pas aussi joué Jimmy Olsen cas, il a joué plusieurs rôles, on le connaît de face, on va le connaître là. Donc c'est le c'est lui qui... qui campe le personnage principal. Donc c'est ça l'histoire, c'est que bon, c'est un third person shooter, là. donc c'est un jeu de tir à la troisième personne. Euh, on va jouer avec les brèches du temps. Et puis, euh, le but, c'est de sauver la Terre ou sauver l'existence, tout simplement, parce que les, la brèche dans le temps est en train de s'agrandir et pourrait mettre fin à l'univers tout entier comme on le connaît. On va se battre contre une grosse corporation. C'est ça, on va se battre contre une grosse corporation. Première chose que j'ai remarqué Nissan a mis de l'argent dans le jeu. Euh, oui, le gars de chard nous disait ça tantôt. <rire> clairement. Il y, euh, y a des Nissan Leaf euh, un peu partout. Taxi... Da, quand, Au début du jeu, on se fait conduire à l'université pour aller rencontrer notre chum qui a inventé cette machine-là, voyager dans le temps. Et puis, on arrive en taxi Leaf. Euh, donc, j'ai trouvé ça drôle en partant. Ah, il y a une tu sais, c'est cool. Après ça, on voit euh, les méchants se promènent dans des gros camions Nissan. Je pensais des NV3000, quelque chose comme des, des, des gros camions de livraison. <rire> Et puis, euh, plus tard, on voit un autre Leaf qu'on va se servir pour euh, ouvrir la porte d'une espèce de roulotte qui marche à l'électricité, mais dont le Dont, dont la génératrice est morte. Donc, on, on cède l'énergie qui est dans les batteries de la Leaf pour capable d'ouvrir la porte. Donc, on rouvre la porte de la Leaf, on pèse sur le piton euh, pour allumer la Leaf, puis là, la porte de, de la cabane se rouvre. Euh, on revoit notre taxi Leaf un peu plus loin. Il y a un gros logo de Nissan à un moment donné, quand on s'en va pour euh, aller bon dans une des émissions on rentre dans une grosse bâtisse puis on voit en arrière de la clôture un gros logo marqué Niceatu donc là, clair... la grosse corporation c'est Niceatu non la grosse corporation <rire> c'est pas Nice mais Nice a quand même mis de l'argent pour de la pub dans le jeu euh, hey, donc j'ai trouvé l'info oui et ouais. OK Jean Deschamps il a vraiment joué dans X-Men mais c'est parce qu'il a un frère jumeau <rire> fait que oh. c'est d'où ma confusion. En fait, euh, tu parlais de Jimmy Olson, c'est Aaron Ashmore qui a joué okay. Jimmy Olson dans Smallville. Et c'est son frère, ah. Ah, Qui apprennent à avoir des frères jumeaux, du cinéma, du cinéma, ouais, si tu sais. donc euh, c'est ça, il va il va jouer euh, nous on joue Jack Joyce, mais on joue aussi euh, le méchant dans certaines scènes dans dans, dans Quantum Break, donc on va prendre des décisions fait qu on joue le bon mais on prend les décisions du côté du méchant donc tu peux décider de faire éliminer une personne, tu peux décider euh, d'aller plus sombre ou plus clair là, dans, tes, dans tes choix Puis, ça va affecter l'histoire du jeu. Jusqu'à quel point je sais pas parce que je l'ai pas terminé mais on prend quand même certaines décisions. C'est un film le jeu, c'est clairement un film. Si vous aimez les jeux avec des cinématiques interminables, si je me rappelle bien, la première cinématique doit durer à peu près une demi-heure où on t'explique l'histoire. Et puis là, je pensais à Bobby Kotick dans le temps qui disait on pourrait prendre les cinématiques puis faire un film avec ça. Ben, ils l'ont quasiment en fait Sauf que là, si tu n'écoutes pas cinématique, tu perds vraiment une maudite grosse partie de l'histoire entre tes deux actes dans le jeu, parce que le jeu se sépare en cinq actes. Mais c'est même voulu. C'est comme ouais, une mini-série. Oui. Si, tu, si vous achetez le jeu numériquement, mais vous allez avoir comme un 32 gig de téléchargement pour le jeu. Et puis, je me suis fait offrir de télécharger les cinématiques, parce que sinon, sont en streaming. Hein, un peu comme Netflix. Ça veut dire qu'il les télécharge à mesure qu'ils vous les joue Si vous voulez les télécharger sur votre console, c'est 75 gig. Ouais. Donc, oh, on oui. se ramasse avec un jeu de 100 gig. Si vous avez un 16-2 de 500 gig sur votre euh, Xbox One, bon... Hein? <rire> vous ouais. allez vous le remplir assez vite fait que jouer le jeu puis supprimer tout ça après parce que ça commence à être, euh, être quelque ouais. chose ouais, ok j'avais ouais. pas vu cette nuance là moi ce que, ouais, ouais. que j'ai vu okay, entre autres là on en parle dans la critique là, là. Ouais, ouais, là, là, là, là. moi ce que j'ai vu c'est un shooter très très très beau Ouais. C'est-tu l'impression que vous avez eu, vous autres aussi? Parce que moi, j'arrive de The Division, euh, écoute, on se campe, euh, on se cache en arrière des affaires, c'est ton personnage est accroché sur le mur, quasiment, tu sais, faut que tu forces pour le, le, le, le sortir de là. Tu sais, c'est très statique dans les positions que tu vas adopter dans The Division. Et là, j'arrive dans Quantum Break et mon personnage, là, tu marches, puis il y a comme une table, puis tu peux te cacher en arrière de la table, mais il va se pencher. Mais il est comme pas lucky, tu sais. Non, il y cache automatique. Puis si tu circules la table, il se lève tout de suite, il est pas comme Fait que si ça. tu te déplaces, mettons d'un pas, puis tu es comme en 45, fait que tu t'éloignes un petit peu de la table, ben ton personnage se lève la tête, beaucoup plus il se fait headshoter. C'est une ouais. affaire de même là. Puis c'est un c'est shooter, oui, mais tu as des capacités aussi. Euh, écoute, sur l'environnement là, tu peux altérer le temps, des, des choses comme ça. Puis tout ça, j'ai trouvé ça mou aussi parce que c'est flou comment ça s'applique sur l'environnement, tout ça. Où est-ce que ça va aller directement? Combien de temps ça dure? Quel impact que ça a sur les ennemis? Euh, tu as des déplacements rapides. Tu as comme des, euh, un strafe. Est-ce de... que tu cours et à un moment donné, on, on t'oblige à l'utiliser pour euh, passer à travers une porte qui se ferme? Tu ouais. as l'espèce mm -hmm. de, de porte qui se ferme faut que la fille t'attende à l'autre bord. T'sais. Au lieu de pogner une caisse de bois puis la mettre entre la porte et le mur, faut que tu ailles activer la porte et tu cours comme un mongol pourrait passer entre la porte et le mur qui se ferme. Pis moi, ça m'a pris une coupe de coups avant de l'avoir parce que je n'étais jamais capable d'enligner le bonhomme de la bonne manière. Mais je, me, je pense que, que le porte. mot « mou » est un gros, gros, gros qualificatif pour ce jeu-là. Moi, je vais t'ajouter le mot « linéaire ouais, ». Bon, déjà qu'on transforme des parties de jeu qu'on aurait pu te faire jouer en film, tellement tu n'as pas de choix... Ouais. Ça sort, c est, c est ça, c'est l'énervé. Ça m'a fait un peu penser, j'ai trouvé ça cool les cinématiques parce que ça te permet de voir comment qu'ils ont bien rendu les personnages par exemple parce que graphiquement il, il est vraiment beau puis Chan Ashmore en, en personnage de du, du jeu ressemble à Chan Ashmore dans la cinématique, t'sais. Je veux dire c'est bien rendu les personnages, les visages, les yeux, c'est bien rendu. Fait que de ce côté-là, c'est bien, mais si je veux revoir un film, je vais aller me louer un film. Moi, ouais. je veux jouer. Moi, c'est ça que j'ai noté dans Quantum Break, c'est que j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'environnement, j'ai beaucoup aimé le flaffin autour du, du jeu en tant que tête puis je pense que ça ferait une bonne série. C'est ça, pis T'sais, tu regardes là, les cinématiques là justement qui sont filmées en vrai là c'est on dit cinématiques mais en fait c'est des séquences c'est un euh... film une mini-série oh, ouais. ouais. vraiment ouais. là puis j'ai embarqué là-dedans tu euh, au début j'étais comme ah, je suis pas sûr surtout euh, tu sais que c'est toi qui m'avais dit de euh, te voir la, la première fois ça dure une demi-heure j'étais comme OK sérieux je vais me taper une demi-heure genre je vais me taper la moitié d'un épisode de The ouais. <rire> alors que je pourrais écouter un épisode de de Daredevil. <rire> euh, fait que, euh, tu sais, mais euh, j'ai embarqué dans cette histoire-là. Euh, tu j't, sais, je trouve que c'est euh, well, Remedy qui a fait... Euh, Remedy, oui, Remedy. Remedy. Remedy. Remedy. Euh, donc, tu sais, mais je trouve que sérieusement, c'est une bonne histoire, mais ça devrait être une série. Et non, parce que le jeu en tant que tel, je trouve encore une fois, là pour prendre un peu l'image de Star Fox Zero, c'est un jeu qui pas de son temps. Il là... est comme en avance, mais tout en étant poigné avec les, les, les paramètres de 2016. Tu sais. parce que C'est ça. Tu sais, entre autres, là vous dites « Ah, c'est super bien représenté, ça paraît super bien. » Moi, j'ai eu le fameux phénomène de la vallée dérangeante, en anglais, « Unconey Valley ». C'est quand un robot ou une figure est tellement réaliste que que tu arrêtes de l'avoir comme étant un tas de pixels ou comme étant un robot, justement, mais que tu l'aperçois comme un humain, mais qui agit pas humainement. Il y a ouais. comme une distorsion. Mmh. Moi, j'ai vraiment embarqué là-dedans. À toutes les fois que je voyais le personnage que je contrôlais puis je le regardais de face, j'avais tout le temps l'impression qu'il ouais, ouais, ouais, n'est pas tout là. C'est un... censé être un humain, mais il manque d'expressions de, de, de, faciales. Il, il manque d'humanité. Oui, c'est ça. Il y a comme il manque l'âme qui va dans l'enveloppe. C'était si représentatif, c'était si bien montré que il y avait ce décalage-là. Et j'avais un malaise à le jouer, puis c'était moins le cas avec les autres personnages, parce que je connaissais pas les vrais acteurs qui ouais. jouaient. T'sais. Tandis que le personnage principal, c'est un acteur qui est assez connu, puis j'avais ce feeling-là que j'avais pas, entre autres, dans euh... je cherche le nom, euh, l'exclusivité sur PS4 avec les zombies, là. Ah, Last of Us? Last of Us, que la petite fille, c'est une actrice connue dont qu'elle a prêté son visage, mais on était moins loin côté technique de représentation, donc t'as la ressemblance, mais t'as pas le Uncanny Valley qui embarque. Wow, wow, wow, JB? Tu parles de Ellen Page? Ellen Page, oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Elle a pas donné son visage pour Last of Us. <rire> elle a donné son visage pour Beyond tout ça je, je, je, je me demandais c'était lequel entre les deux qu'elle avait oui ou non donné là. je savais qu'il y en avait un qui c'était pas le cas pis un qui c'était le cas mais en tout cas ça même l'explication oh, oui, est, est pertinente quand même ok no. <rire> ok je vais, je vais te l'accorder fait Quantum Break moi j'ai vécu ce malaise là peut-être pas vous autres moi je l'ai vécu Non, moi, ça ne pas dérangé. Non, puis moi, je te dirais... En, en fait, euh, moi, c'est pas tant Sean Ashmore. Moi, j'ai vraiment trippé sur un des acteurs euh, qui joue un rôle de méchant, qui est Lance Reddick. Euh, il joue le rôle de Martin Hatch, euh, qui ouais. est un peu le, le bras droit. Mais en tout cas, bref, vous allez voir comment son personnage évolue. Euh, de Paul Serene, là, qui est euh, finalement le gros méchant. Mais je connaissais pas cet acteur-là. Puis honnêtement, ça me tente de le découvrir. Oui maintenant, parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé son personnage, j'ai beaucoup aimé son interprétation, mais encore une fois, j'ai aimé ça dans la mini-série dans le jeu en tant que tel ça fait pas grand-chose, ouais. suit t'amène à t'amène à des places puis mais tu dans, dans la mini-série, il, il est méchant, c'est lui qui va faire, c'est lui qui va faire ta, ta, la sale besogne, tu Oh ouais, si je dis euh, ben élimine quelqu'un, c'est lui qui va aller le faire, tu sais plutôt c'est pas Paul qui va le faire, c'est lui qui va aller le faire. Fait que, oui, il y a une profondeur dans la cinématique, mais quand qui devient personnage de jeu vidéo, c'est un peu plat. Là. Mais il y a moi j'ai en affaire dans, euh, dans Quantum Break, c'est que euh, j'ai trouvé que c'est un jeu quand euh, je peux dire ça Au niveau du gameplay, t'sais, euh, t'sais, tu dis J.B., le système de couverture est épouvantable. Euh, moi, j'ai détesté ça. Que, moi, avec, je venais de Deficion. Même la portion tire, euh, tu pas l'impression que les balles se rendent où est-ce que où est que tu vises ou que ça a l'impact qui est censé. Parce que toi, tu es t'es un petit humain, là, t'sais, t'sais, es là par inadvertance, t'es pas supposé être là, puis la, la, la, la, la corporation arrive avec ses gros militaires, puis les autres, ils shootent avec des mitraillettes, puis tu survis, puis toi t'es un pistolet, entre autres au début ouais. de l'histoire, tu fais comme, ok, oh, ça, ouais. ça, casse, ça tu, tu peux ramasser des armes un peu plus puissantes, puis mais je me rappelle, j'étais sur... Euh, c'est une espèce de deuxième étage unné un puis un ennemi demi sur même deuxième étage mais bien bien loin puis je tirais dessus puis je pense je, je, si j'y ai pas pitché 40 balles j'en ai pas pitché une puis oh oui. il venait tout le temps il revenait tout le temps il revenait tout le temps tu puis... avais été à côté du garde-robe de générateur d'ennemi Non non non il il, il <rire> mourrait pas Okay. Fait, il, faisait comme, il reculait, il reculait, il s'accotait au mur, il recevait les balles. Là, quand j'arrêtais de tirer parce qu'il fallait que je recharge, mais il faisait comme se pencher en avant et là, c'est comme si oh, « Ok, je suis correct, je suis correct, puis j'y retourne. » C'est parce que viens de te de rentrer 20 balles dedans, il pas mort. <rire> mais, là, c'était comme, je me suis aperçu que si tu es trop loin, on dirait que tes balles ont moins d'impact, il fallait que tu te rapproches. Puis, là, quand tu te rapproches, tu te tires dessus. Puis, là, il, il meurt. T'sais. mais Il y a plusieurs ennemis. À un c'est cool aussi, ceux qui sont aussi capables de voyager dans le temps. Euh, sont dans une espèce de soude blanc là, mm -hmm. avec des espèces de tanks en arrière d'eux autres et sont capables de de, de de jouer dans le temps. fait que là, Ils peuvent arriver n'importe où. Tu tires, il n'est plus là. Il est rendu en arrière de toi parce qu'il a joué avec la brèche de temps que toi, tu n'as pas vu. Mais toi aussi, tu peux jouer avec la brèche de temps. puis Ça devient un peu compliqué, mais c'est une partie cool du jeu. mais ouais. J'ai eu l'impression que c'est un, un bon jeu. C'est un, un bon jeu d'aventure. C'est un mauvais shooter. Oui. Ouais. Le, le le tirer dans ce jeu-là, le, le système de, de, de tir et tout ça n'est pas le meilleur, mais les déplacements, l'histoire, le, il y a des puzzles aussi où faut que tu te dises ah mais si je recule le temps dans cette brèche-là euh, puis je monte, mettons, tu, tu, tu tires tu sais, comme, comme un exemple, tu as un niveau où faut que tu montes au deuxième étage mais aucune manière de monter au deuxième étage puis là tu regardes au-dessus puis il y a une espèce de, de grue avec Euh, des planches de métal tu tires sur la, sur la, la grue le, tu pètes la chaîne ça tombe à terre tu montes dessus et tu t'aperçois que en reculant le temps tu peux défaire ce que tu viens de faire puis ça te fait comme un ascenseur. Faut, t as, t as, on, on, au début, on t'oblige à l'utiliser où tu cours sur un toit, le toit se détruit complètement, puis là, on dit, en appuyant sur Y, tu recules le temps, le toit se refait, puis après ça, tu peux marcher dessus pour te rendre l'autre côté. T'sais, au début, on t'oblige beaucoup à utiliser les brèches dans le temps, puis plus tu avances dans le jeu, on dirait que bah c'est moins nécessaire, parce qu'il y a beaucoup de places où j'ai jamais utilisé mon pouvoir d'arrêter le temps pour arrêter des ennemis, ou leur faire une espèce de blast qui appelle ou ce que tes ennemis revolent j'ai plus ou moins utilisé, j'utilisais des armes puis il y a des y a des balles partout là vraiment, tu ramasses, tu sais tu tu manques jamais de munitions vraiment. Ah, c'est ça, tu sais on on, on t'amène des mécaniques pour les exploite pas puis tu sais tes adversaires tu sais comme comme quand ça c'est qu'à un moment donné ton personnage est tellement puissant que tes ennemis deviennent boss. C'est comme des petites fourmis, ça, ouais. ça tu sais, ça ça vaut-tu vraiment la peine des de attaquer? As tu as-tu une T'as-tu une colère contre la fourmi que t'écrases? Non, là. T'es rendu à ce point-là pis t'as des pouvoirs tu fais comme ben j'ai pas besoin. Anyway, moi, il tirer 12 balles puis il va mourir puis je vais la retrouver 12 balles à terre, tu sais. C'est ça, il reprendre son fusil, il va me recharger pis je vais continuer, tu sais. Il, Mais, il a quand même... ça. Il y a quand même une impression qui est fun, j'ai utilisé certains pouvoirs pour j'ai trouvé ça fun, ça un petit peu entre autre lancer comme des bulles de temps, puis ouais. euh, ça, ça gèle tes ennemis, puis là tu peux les attirer, puis quand la bulle éclate, ben là, tu les vois voler. Ça ça j'ai trouvé ça cool, puis euh, des ça arrive dans certains environnements où tu te promènes, puis C'est ça, c'est une impression. c'est n'est pas nécessairement matérialisé comme ça. Mais en fait, ce que euh, Remedy euh, mm -hmm. vous fait, <rire> c'est euh, de, de donner l'impression, tu sais, quand tu vois là, dans des films comme euh, je sais pas moi, dans le dernier X-Men, quand tu vois Quicksilver se déplacer pis tout, mais là on a voulu vraiment te donner cette impression-là en gelant tout autour de toi moi ouais. je trouve que c'est un peu surutilisé par contre, il y a beaucoup de segments là où finalement tu fais juste te promener là, pis il y, y a pas grand chose qui se passe, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant de voir euh, le ralentissement du temps autour de toi, il euh, y a certaines affaires que tu peux bouger là je sais pas si c'est ça que tu voulais dire par jouer au soccer là, bien... non c'est pas ça et ah. je vais vous parler de jouer au soccer moi c'est le but que j'ai préféré parce que c'est drôle en tabarouette quand tu tues quelqu'un dans ce jeu là au lieu de devenir une masse qui est intangible que tu vois visuellement le cadavre à terre pis tu passes au travers ben ça devient comme un gros ourson en peluche c'est une masse mais qui a plus d'os fait que si tu piles dessus ben tu vas la traîner avec toi ouais tu peux promener le canof, tu peux l'amener n'importe où, là, ben, comme il y a plus d'os, ben tu trempes cette libra en arrière de la tête, un entre les jambes, là, ben, tu peux le traîner n'importe où puis tu joues avec des canofs de même, c'est pas drôle. Moi j'ai beaucoup de ouais, <rire> j'ai vu ça aussi qu'une chaise à un moment donné, tu arrives, tu une espèce de chaise avec le dos, le dossier qui peut pivoter. Puis, à un moment donné, le, le dossier pivotait tout le temps. Puis il n'y avait aucune raison que le dossier pivote parce qu'elle était comme penchée vers l'arrière. Donc, la masse du poids aurait dû être vers le plancher et ça aurait dû rester là. Mais elle swingait de gauche à droite, pareil. C'est ouais, ça. C'est je... ça. Mais, mais oui, comme ça, c'est un peu bizarre, un peu les cadavres. Mais comme Daniel disait, ça reste cool, pareil, l'effet de tu marches puis tu vois le temps qui qui fige ou qui défige ou qui change alentour de toi c'est visuellement c'est joli mais oui on l'utilise beaucoup là mais mm. c'est un jeu où ce que l'univers est en train de craquer à cause de la brèche dans le temps qui a été causée, fait c'est un peu logique aussi que ça arrive là. mais euh, mais c'est aussi visuellement c'est intéressant euh, côté histoire c'est intéressant aussi oui. euh, côté puzzle c'est le fun parce que tu utilises le temps pour régler certains bazoules certaines choses. C'est le côté shooter qui déplaît un ouais, peu surtout le te cacher puis d'essayer de, de te protéger. Ce euh... que je donnerais peut-être comme conseil au monde, c'est que on a le, la possibilité de choisir le niveau de difficulté. C'est le genre de jeu où est-ce que tous les défauts comme on vous en jase, c'est de nouveau jouabilité. Fait que prenez le le le le mode de difficulté le plus le plus faible qui est un genre de mode histoire, où est-ce que les phases de combat, ça se termine super rapidement, puis tu te fais raconter l'histoire, je pense que c'est la meilleure alternative pour apprécier ce titre-là au maximum. Nice. Ça va atténuer les côtés négatifs qui sont par rapport au gameplay, ça va mettre de l'avant l'histoire, qui est ça, la force de ce jeu-là. Ouais. C'est plate, ouais. mais on est rendu là, dans ce jeu-là, à dire, ben, moins il y a de gameplay, plus tu as de fun. C'est ça. T'sais, comme je disais dans ma critique écrite, c'est euh, une très bonne expérience dans un jeu très mouillé. C'est ça. Mais on, on s'entend, ça peut être le premier d'une série, peut-être. Peut c'est peut pas, peut un, un peu pas une mauvaise de idée. T'sais. Non, non, non. non, non, non. L'histoire est très bien. Euh, c'est En tant que tel, le jeu est bien. Il n'y peut-être plus qu'on travaille un peu le système de shooter, qui est malheureusement la grosse partie du jeu, c'est un first person shooter, mais si sais son aurait travailler ça puis fait ça un peu plus à la Halo mettons. Tu sais où quand tu es en phase de combat, euh, c'est toi qui décides de, de te cacher puis tu peux faire certaines choses. Ben tu ça serait peut-être été mieux parce qu'il y a aussi le gameplay est un peu bizarre aussi, je je me sais pas il y a une scène bien précise où Euh, pour rentrer dans une place pour continuer, il faut que tu fasses exploser des tanks euh, des des, ga, des galons de bon, sont rouges donc tu le sais quand tu es dessus ça va exploser, ça explose, ça te permet de rentrer, mais toutes les étagères ont foutu le camp dans les escaliers. Mais c'est pas c'est un étagère et puis je suis capable de sauter sur l'étagère, mais je suis pas capable de sauter ces étagères et puis marcher pour me rendre en haut, ce que le bonhomme pourrait carrément faire s'il voulait vraiment là. il ouais. faut que faut tu recules que tu recules le temps avant l'explosion, puis là tu prennes les escaliers pour monter, puis un coup tu montes, puis tu es rendu en haut des escaliers, ben le temps reprend, puis là l'explosion réarrive, puis les les euh, là les les toutes les étagères retombent où ce qui était, puis là de ce côté-là tu peux plus revenir en arrière, mais tu sais je sais ça arrêter quoi de grimper par-dessus les étagères, puis sauver d'une brèche dans le temps puis et peut-être mourir dans l'explosion. Ouais. On t'sais, appelle ça des murs invisibles. Il y a certaines petites choses qui, euh, qui buguent un peu en disant ouais, mais au lieu d'utiliser le temps, il aurait juste pu faire ça. T'sais. Moi, ce ça que j'aurais aimé de... dans ce jeu-là, là, tant qu'à figer le temps puis que ça soit aussi mou, qu'on s'inspire un peu de Red Dead Redemption souvenez-vous le système de adrénaline, je sais pas trop quoi que le, le genre de vision, puis là ben tu passais ton curseur sur le personnage, puis ça générait des impacts de balles, puis quand tu débarquais de ce mode-là genre furie, ton ton personnage tirait des balles tac tac tac tac, tac ou est-ce que tu avais visé, tu sais. Tant qu'à avoir un je fige le temps, puis je le fais manuellement, fais-le de façon un peu plus super-héros que là pis ça aurait déjà été plus dynamique. Ouais. ouais. September. Ça aurait pu être un avenu, tu sais. Mais c'est ça, c'est pas une mauvaise base. C'est très intéressant pour l'avenir, mais actuellement, c'est pas un grand jeu. Ça non. peut être une bonne télésérie, mais c'est pas un grand jeu. Fait que moi, côté note, tu sais, j'irais avec un... Écoute, je voyais avec un... Écoute, j'hésite entre 6.5 puis 7, puis c'est l'aspect technique du jeu. Euh, la, la beauté visuelle, puis tout ça qui me qui me fait peut-être pencher plus vers le 7 mais côté fun, c'est plus un genre de 5 5.5 tu sais. Fait que c'est ça joue sur deux, deux niveaux là vraiment. Ouais oh, ouais, puis je suis d'accord avec toi, moi j'ai fait la moyenne fait que au niveau expérience, au niveau euh... <rire> au niveau ça, au niveau genre ce que ça peut t'apporter comme série euh, je dirais un 8 8.5 tu au niveau histoire et tout ça j'ai vraiment aimé. au niveau jeu 5.5 6 fait la moyenne ça fait 7 bon, <rire> moi moi je donnerais 7.5 j'ai eu du fun j'aime quand même beaucoup l'histoire euh sais oui c'est un peu gossant le système de de de, de, de cacher puis de de tir, mais ça reste que Ça brise pas le jeu. Euh, moi je vais continuer à le jouer, je vais essayer de me rendre jusqu'au bout quand même pour finir l'histoire. Donc je l'ai assez aimé pour ça, fait que moi je donne un 7.5. Mais on, de... on joue tous des mêmes eaux, 7.5, 7.5, 7. .5, non, 7 .5, juste dire, il y a quand même des éléments de rejouabilité. T'sais. Tu peux refaire l'histoire, tu peux prendre d'autres décisions. Tes décisions font en sorte que, euh, oui, l'histoire au niveau de jeu, mais aussi de la série sont différentes. Tu as quand même ça aussi là, qui est intéressant là, par rapport à Quantum Break. Bon. Ouais. Ben, voilà. si, si, si vous lâchez je vous conseille gardez-vous un 75 gig d'extra. J'espère vous avez la bande passante <rire> pour et télécharger les les, euh, les cinématiques parce que des fois euh, moi quand j'ai joué au début ça cochait là. Ouais, moi aussi. Euh, fait que téléchargez-les puis commencez à jouer au jeu un coup vous aurez les cinématiques téléchargées. Euh, ça, ça vaut la peine pour le gameplay. Un coup vous avez fini, supprimer les, les cinématiques là, parce que quand même euh, ça fait quand même un jeu de plus de 100 gig. Euh, avec les cinématiques et le jeu moyen de skipper ces fameux cinématiques-là ouais ouais tu passes sur okay. B quand tu regardes mmh, mmh. c'est bon tu passes par dessus mais tu manques une maudite bonne partie de l'histoire non oh. je sais mettons que tu refais le jeu tu veux pas être pogné puis t'as retappé les, les ah. deux autres ah. armes de cinématiques là. Ouais, non, ouais, mais tu euh, fais B ouais. idéalement quand tu refais le jeu tu prends les autres décisions fait que tu tapes d'autres cinématiques je ah, <rire> si ouais, si tu te rappelles la décision que tu as pris euh, ouais oui, effectivement <rire> fait voilà Bon, ben écoute, ça fait le taux pour Quantum Break, ça fait aussi le taux pour l'émission de cette semaine Daniel, où est-ce qu'on te retrouve sur le web? Ah, vous pouvez, toi là, tu veux me retrouver sur le web, tu veux interagir avec moi parce que c'est tellement plaisant, alors tu peux me retrouver sur Twitter à DracoADG euh, sinon euh, sur Facebook avec mon vrai nom et euh, tu peux aussi me retrouver sur euh, affairedegas.com euh, je publie euh, différents types d'articles euh, notamment sur les jeux vidéo vidéo et c'est ça. Fait que voilà. Luc Sur Twitter, à Scalazormo, euh, j'anime aussi avec Marc Bouchard l'émission qui s'appelle « Sa roule radio » que vous pouvez trouver euh, aussi sur Twitter à « Sa roule radio euh, ». On a aussi une page Facebook, « Sa roule radio euh, », le site « sa roule radio.com ». Puis euh, c'est ça, puis vous pouvez me lire sur le blog automobile de Kijiji au fr frkijijiblog.ca, puis dans section véhicules. J'écris euh, aux deux semaines un article sur l'automobile. Puis toi, JB… Moi, euh, ben euh, sur Twitter, Gang J underscore B. Sur Facebook, j'ai bien gagné. Dites moi ce pourquoi vous euh, me followez, puis euh, je vais accepter. Euh, sinon, ben j'en aime un autre podcast qui est en pause estivale, qui s'appelle Hors-jeu. Euh, pour ceux qui se demandent, est-ce qu'on va avoir un épisode récapitulatif de la fin de saison du Canadien de Montréal? Ben, non. Parce ça, vaut, que, ça vaut pas la peine. Ben, problème technique, un, ben, oui, on a, on a eu plein de choses à dire, plein de chiolages, ça aurait été un super bon show, mais euh, on a essayé de se rassembler le week-end dernier pour faire le show. Gros problème technique, tout ce qui était le chiel type API avec euh, Skype ne fonctionnait pas, euh, donc euh, on n'a pas été en mesure d'enregistrer le show à ce moment-là. Et là, bon commence à être loin après la fin de la saison, fait qu'on va remettre ça pour l'année prochaine. Puis comme je dit en début de show, mon horaire est tellement intense que j'ai pas le temps et euh, aussi oui ça j'ai trouvé ça tellement drôle. J'aimerais saluer les deux personnes venant du Mali qui mm -hmm. like la page de, de de hors jeu, la page Facebook. Euh, je me demande comment vous nous avez découvert, si vous nous écoutez réellement. Puis si c'est le cas ben bienvenue dans la gang. Puis si c'est pas le cas ben nous autres nos stats sont juste plus hautes fait que tant mieux. On est le seul podcast hockey sur trois continents en Amérique du Nord. Yeah, en okay. Europe et en Afrique. Yes! <rire> ça va être notre hashtag à l'avenir ça va être notre descriptif ouais. donc euh, voilà pour euh, voilà pour ça pour ce qui est de la réalité augmentée nous sommes sur facebook aussi chercher réalité Hog euh, nous sommes sur twitter at nous sommes euh, aussi sur notre site internet bien sûr réalité qui sert essentiellement de dépôt à l'émission nous avons euh, aussi une adresse courriel le podcast à réalité et euh, nous avons eu des euh, un message sur notre Facebook. Je pense que c'est hier. Attendez-moi je... une seconde, là. je vais me rendre dessus là. On a eu euh tellement rock on va le. Ouais, ben c'est ça. <rire> ah, c'est on, on voit qu'on est préparé aussi. Ouais, si ma page avait pas gelé, ça aurait été coeur hein? Fait que euh, je vous en parlerai la prochaine fois je vais être là. Ouais, dans deux <rire> mois. Euh <rire> on livre au message deux mois en retard. <rire> si si, j'essaie d'y aller moi aussi là mais mais donc que... qui nous a écrit finalement, je pense que Daredevil pourrait se passer de Matt Murdock mais jamais de Wilson Fisk. Oui, j'ai vu ça, j'ai oui. Vos commentaires là-dessus, je l'ai pas fini moi, la, la deuxième saison donc euh, je sais pas qu ce qu'il y en est. Non, je, je suis que... à l'épisode 8. Okay. Je, je suis rendu au 10. Euh, sérieusement là, mais là, on fera pas une critique là, là mais euh, j'adore The Punisher. Ouais, oui. ce que j'ai dit. Les trucs. Cool. Ouais. On en reparlera euh, dans notre une critique de ça euh, dans un avenir prochain. Ouais. Et ouais. ouais. vous vous la frir, euh, dites-moi les, je vais essayer d'être le. Ouais, ouais c'est okay. ça, ça qu'on dit, ça. Mais je suis encore euh, <rire> euh, euh, okay, j'ose rien dire encore. Euh, non, non, plus tard, plus, plus tard. Peux... tard. Ouais, tard. tard. c'est bon. Ouais. Donc dans un élément futur de la réalité augmentée de Devil. Voilà qui fait le tour pour cette semaine. Merci les boys. Merci à toi. Merci. Bon euh, bon deux mois puis euh, on se reparne une autre fois dans un autre élément de la réalité augmentée. Bye bye tout le monde. Bye. Bye. bye. bye.